Unité 4. Leçon 4. Exercice 3. Parlez. Apprenez à refuser. Écoutez pour vérifier. A. Tu prends du vin Non merci, je ne prends pas de vin. B. Tu bois de la bière Non merci, je ne bois pas de bière. C. Tu prends du thé Non, merci. Je ne prends pas de thé. D. Tu veux du pain Non, merci. Je ne veux pas de pain. E. Tu prends de la tarte aux pommes Non, merci. Je ne prends pas de tarte aux pommes.